book 2 75 75เหต <75. S> ุผลบางประการ argumenter quelque chose argumenter quelque chose 1ทำไมคุณไม่มาคะ Pourquoi ne venez-vous pas Pourquoi ne venez-vous pas L'air est t r o p mauvais. Le temps est trop mauvais. Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais. Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais. ทำไมเขาถึงไม่มาคะเขาไม่ได้รับเชิญเขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ qu'il n'est pas, pas invité. il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité. Pourquoi ne viens-tu pas Pourquoi ne viens-tu pas Dì chan mai mì ve l Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Dì chan mai ma pro mì mì ve la. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Pourquoi ne restes-tu pas Pourquoi ne restes-tu pas ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Je dois encore travailler Je dois encore travailler ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Je ne reste pas parce que je dois encore travailler Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. Pourquoi partez-vous déjà, Pourquoi partez déjà? Je, suis je suis fatigué. Je pars déjà. Parce que je suis fatigué. Je pars déjà parce que je suis fatigué. Pourquoi partez-vous déjà? Pourquoi partez-vous déjà? Il est déjà tard. Il est déjà tard. Je pars déjà parce qu'il est déjà tard. Je pars déjà parce qu'il est déjà tard. กรุณาไปที่ W W W. book t o d e ส o u r les livres et les t é l é c h a r g e m e n t ่นใหม่ล่าสุด